Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus s'adressa à Philippe afin de l'éprouver car il savait déjà ce qu'il allait faire. « Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçut un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, répondit à Jésus. « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens »« Faites-les asseoir. » Il y avait en ce lieu beaucoup d'herbes, Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il parla à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Après que tous furent mangés, ils ramassèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira seul de nouveau sur la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent avec crainte Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. "C'est moi, n'ayez pas peur." Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eût rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques. Ils allèrent à sa recherche à Capernaum et le trouvèrent au-delà de la mer. « Maître, quand es-tu venu ici ?»« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. »« Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyons en toi Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.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 Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la mère Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel »?»« Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici... C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ?»« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue en enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, se dirent Cette parole est dure, qui peut l'écouter Mais Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est encore parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus s'adressa ensuite aux douze. « Et vous, ne voulez-vous pas partir » Simon-Pierre lui répondit. « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze Mais l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze.